René, on est content que tu sois là. Et les autres aussi, hein, je ne pas vous oublier, quand même, je veux pas vous offenser. <rire> Merci. Euh, dans les derniers 42 ans d'Israël, Dieu a habitué son peuple à, à écouter sa voix à travers Moïse. Donc, à partir d'Égypte, lorsque Dieu s'est servi de Moïse pour libérer son peuple, il a commencé à, Israël a commencé à saisir que Dieu parlait voulait leur parler, voulait les libérer, les conduire, leur assurer une sécurité. Et il a choisi un homme pour le faire, il a choisi Moïse pour le faire. Là, on est rendu au désert, et... Il va leur donner des ordres, de, il leur a donné des ordres de campement, déjà, hein? on a vu ça dans le passé, et ils s'apprêtent maintenant à leur donner des ordres pour le départ. L'objectif de Dieu, c'est aussitôt que qu'Israël est en est en Égypte, qu'il est esclave, Dieu les libère, il les amène avec lui, il va leur montrer sa présence, mais l'objectif qu'il qu vise à long terme, C'est de faire entrer dans la terre promise, et ça, ils veulent leur dire dès le début. Il y a une terre où coule le lait, le miel, une terre d'abondance, et c'est là que je vais vous amener. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de départ. Mais plus on va avancer dans le livre des nombres, plus vous allez voir que là, les départs vont se mettre en place et avec des conséquences qui vont venir avec. Euh, à cette armée de l'éternel et ne lui manque que les instructions pour dé, pour démarrer à partir de maintenant. Donc aussitôt qu'ils vont avoir les instructions, ils vont pouvoir commencer à passer à l'action dans le but de euh, exécuter le premier départ qui va être lu la semaine prochaine, non, dans deux semaines par quelqu'un. le son des trompettes, c'est une façon dont Dieu va se servir pour parler aussi ou pour avertir son peuple. Donc il va avoir toutes sortes de circonstances dans la vie d'Israël où les trompettes retentissantes, ou de façon plus discrète parfois, vont être mis en action. Donc, ces trompettes-là vont leur être utiles. Un, vont devoir les utiliser, ils vont devoir les mettre en pratique, et en même temps, ça va leur rappeler des événements. C'est ce qui va se passer dans la vie d'Israël. Donc, c'est une autre façon pour Dieu euh, d'interpeller son peuple, de leur dire, faites attention, j'ai quelque chose à vous dire. Okay? donc lorsqu'ils étaient à Horeb, Dieu s'est manifesté sur la montagne avec la tonnerre, avec le tremblement de terre, avec la fumée. Lorsqu'il est lorsqu'ils ont euh, fait la dédicace du temple, il y avait aussi une nuée qui était au-dessus du, du lieu très saint, de sorte que Dieu veut attirer l'attention du peuple et leur dire écoutez bien, j'ai quelque chose à vous dire. Donc la confiance et l'obéissance qu'Israël va manifester envers Dieu. Ce que ça va leur apporter à eux, c'est la paix et la sécurité. Donc, à toutes les fois que nous, on fait la même chose, qu'on est attentif à ce que Dieu dit et qu'on fait confiance à ce que Dieu dit, puis qu'on le met en pratique, ce qui va ressortir dans nos vies, ça va être la joie et la paix et la sécurité. Donc, on n'a pas à craindre, un peu comme on le vient de chanter. On n'a pas à s'inquiéter pour le futur. Dieu a nos vies en main, c'est lui qui nous a choisi. Et il y a un objectif pour nous, c'est de nous emmener, nous, nous aussi, mais avec lui, dans les cieux. Donc, il en est de même pour nous aujourd'hui, c'est ce qu'on doit considérer. le L'Op. 89, 15, 18, dit ceci. « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Pas d'obscurité. » c'est pas dans les ténèbres. On marche à la lumière de ce que Dieu fait pour nous. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Donc, c'est les caractéristiques de Dieu qui vont nous influencer dans nos vies. On y croit, on l'a vu en action dans, dans la vie d'Israël, on l'a vu en action dans le passé de nos propres vies, et c'est ce qui va nous assurer la sécurité aussi pour l'avenir. Verset 17. À la gloire de sa puissance donc la puissance qui est ce qui se développe chez nous dans nos vies la transformation de nos vies c'est « c''est'er la gloire de sa puissance c'est à faveur qui révèle qui relève excuse notre force donc c'est dieu qui est en action parmi nous la même chose que dans son peuple car l'éternel est notre bouclier c'est le premier âme en avant qui nous défend Le Saint d'Israël est notre Dieu. Donc, ce que je vais faire avec vous ce matin, c'est qu'on va lire nombre, dix, un à dix. Je vais regrouper des informations pour nous aider à comprendre, notre tout pour moi que ça m'aide à suivre. Là. Mais euh, j'espère que vous allez découvrir quelque chose dans ce texte, parce que Dieu, encore là, peu importe le, la, le texte de sa parole qu'on utilise, il veut nous parler. Il s'intéresse à nous, vraiment. Et ce qu'il veut nous assurer, c'est que ce qu'il a dit, il est en droit en mesure de l'accomplir. Alors, je vais prier, et puis on va introduire le texte après, si vous voulez. Père Éternel, merci infiniment de ta présence parmi nous aujourd'hui. Merci de nous avoir choisi pour être ton peuple, tes porte paroles dans ce monde, en fait des témoins fidèles de ce que tu es, Des témoins qui, euh, par la transformation que ton esprit accomplit dans nos vies, ça démontre ta puissance, Seigneur, de, de régénérer quelqu'un, de transformer complètement notre façon de voir le monde ou la vie. Ça nous amène, Seigneur, d'une sécurité qui, euh, qui est parfois même incompréhensible et une joie dans des événements difficiles qui relèvent de ta puissance, qui relève de ton autorité. Alors, Seigneur, dans ce texte, tu tu parles à ton peuple, tu avertis ton peuple. Et euh, je souhaite, Dieu, que ce que tu veux euh, dire à chacun de nous, que ce soit clair. Peut-être pas que ça vienne de moi, mais surtout que ça vienne de toi. Pas dans ce que dans ce que je vais dire, mais de ce que, dans ce que toi, tu es en train d'inscrire dans le cœur de chacun pour assurer sa vie sur terre. Et surtout, avec l'espoir que tu reviens bientôt et que nous serons éternellement avec toi. Alors, Seigneur, dirige-nous dans cette étude et sois la maître de ma langue, au nom de Jésus. Amen. Alors, on va lire, euh, excusez-moi, je reviens derrière, c'est dans l'autre direction. On va lire Nombre 10, verset 1 à 10. On va lire en deux blocs, là. mais on va commencer. C'est bon? « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais-toi deux trompettes d'argent, tu les feras d'or battu. »« D'argent battu, excusez-moi. Tu les feras d'argent battu. Oui, » ça, ça commence bien, hein. « Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. »« Quand on ascendera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente de signation. » Et l'on n'en sonnera que d'une trompette. Sinon de, non, non, moi Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs de milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec Hétla, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez, re, sonnerez avec Hétla pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec Hétla pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'Assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec Hitler. Les fils d'Aaron, les les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec Hitler et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et dans vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et vous vous mettrons en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Voici comment je vais vous présenter ça. Donc, marcher avec Dieu, avec notre Dieu, ça va se faire de trois façons que je vais découper dans le texte tantôt. Ça se fait de façon collective, donc c'est ensemble, peu importe s'il y a des groupes nombreux ou pas nombreux. Ça se fait de façon caractéristique, donc il va y avoir des façons de procéder, mais il va y avoir des indices. Et ça va se faire de façon à être pratique ou, on dire, utile pour tous les jours de notre vie. Donc, au départ, on a vu dans le texte de nombre 18 que c'était Aaron et les sacrificateurs qui vont sonner des trompettes. Donc, c'est leur responsabilité. Donc, Dieu désigne déjà, originellement, qui va donner le point de départ. Il dit que ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Donc ce que ça sert aussi de façon collective. Je suis à la bonne place, ne bougez pas. Attendez un peu. Je pense que j'ai inversé une diapo. Ah, voilà. C'est pas ben place. Donc l'adieu trompette qu'on a vu tantôt, Dieu dit que qu'est-ce que lorsque vous allez, vous allez sonner les trompettes pour toute l'assemblée pour qu'elles se réunissent devant toi à l'entrée de l'attente de l'assignation. Donc convoquer, c'est interpeller. Ni plus ni moins vous faites vos activités courantes. Le peuple d'Israël, il fait ses activités courantes. Mais là, il y a un temps de départ que Dieu décide. On a vu la semaine passée qu'il y avait la nuée qui va lever, et ça va revenir dans, pour celui qui va me dans l'enseignement. Donc, il y a une chronologie dans laquelle ça se passe. Mais pendant qu'on est en train de faire nos activités, il y a des trompettes qui vont sonner. Okay? Le, les commentateurs que j'ai lu c'est que la plupart du temps, il y a toujours les deux trompettes qui sonnent, mais ils ont des sons distinctifs. Donc, lorsque les deux trompettes vont sonner, Israël entend. Donc, ce que Dieu veut faire dès le départ, c'est attirer leur attention. Donc, vous êtes en train de faire quelque chose, time out. J'ai quelque chose pour vous. Ensuite, c'est qu'il va les faire approcher de l'Éternel. ok On peut s'imaginer que vous avez vu le campement de différentes façons qui avaient été présentés dans les diapos. C'est difficile de faire assembler tout le monde. On va dire au départ, il y a 603 550 soldats qui, qui sont déjà répartis tout le tout, à part de toutes les familles et les enfants. Donc, de les faire amener devant la, la tente d'assignation, on ne pense pas que c'est comme ça que ça va se passer tout à fait. Ce qui est plus plausible, c'est que Dieu veut les faire approcher, c'est-à-dire lorsque Dieu attire notre attention, Il est en train de dire « Regarde bien, porte attention à ce que je vais te dire ». Donc, la, la sonnerie, ce n'est que pour attirer l'attention. La deuxième, c'est pour « Prends garde, fais attention à ce qui va suivre après ». et Ensuite, c'est qu'il va leur demander d'écouter ses instructions. Donc, quand il demande d'écouter ses instructions, c'est qu'il va dire, par exemple, au chef, au prince « Lorsque vous allez entendre une seule sonnerie, vous allez venir en ma présence. Parce que là aussi, j'ai des instructions à vous donner et je vais vous montrer qu'est-ce que vous devez faire. Le son des trompettes, il est collectif. C'est-à-dire qu'il s'adresse à tous, non seulement les chefs, Non seulement les, les corps d'armée, mais à toute l'assemblée. Donc, chacun doit vraiment écouter. Il doit vraiment écouter ce que Dieu veut dire. Il s'adresse à chacun de nous. Il s'adresse aux princes et aux corps d'armée. il Pourquoi? Parce que ce sont eux qui vont partir, les premiers. Donc, il va devoir attirer principalement leur attention à eux pour que dire que quand je vais donner un signal... « Vous partez. » Ce que ça implique, c'est qu'au départ, les corps d'armée sont déjà en place, qu'ils sont déjà organisés, c'est-à-dire que chaque chef ou chaque prince de tribu a parlé à son monde et il, a, il lui a dit, « Voici que lorsque ça va être le temps de partir, parce qu'ils le savent qu'ils vont partir, lorsque vous on va partir, voici comment ça va se dérouler pour mon équipe, ou, on va dire, pour ma tribu. » Il en est de même pour chacune des douze tribus. Donc, les gens, ils savent d'avance qu'est-ce qu'ils vont faire. Dieu a pris le temps de avant le départ. Donc, nous, lorsqu'on on a l'impression des fois qu'on n'avance pas ou qu'on n'est pas prêt, ou que les projets ne s'aboutissent pas, on va dire, c'est que Dieu est en train de nous demander de s'organiser. Parce que lorsque c'est le temps d'aller de l'avant, là on est prêt. Et là, tout le monde est ensemble. Tout le monde est uni ensemble dans le projet ou l'aventure dans lequel Dieu nous amène. La trompette, elle est synonyme de la parole de Jésus dans le Nouveau, dans le nouveau Testament. Si vous regardez apocalypse 1, verset 10 à 10 et 11, c'est écrit « Moi, Jean, je fus ravis en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait… Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. Là où Dieu, est ce que Dieu fait, c'est qu'il attire là aussi l'attention de Jean, parce que ce qu'il va lui dire, c'est non seulement ce qui concerne l'église, c'est ce qui va concerner les événements pour le monde, pour ce qui s'en vient après. donc Donc, en attirant l'attention, c'est que Dieu parle. Comment il le fait Donc, il utilise lui aussi une trompette pour interpeller mais cette trompette là c'est la voix de Jésus qui va parler tout le long de l'apocalypse et qui va s'adresser à, à, à Jean le son de la trompette est aussi caractéristique c'est à dire que parfois il va être le son de la trompette va être non avec é là C'est-à-dire qu'il va être doux, mais convaincant. Donc, lorsqu'il va s'adresser, lorsqu'il va, le verset 7, si vous le lisez, il va dire, vous sonnerez aussi... vient de se produire, qu'on vient par la journée du souvenir, pour les morts de la première guerre mondiale. Okay? La personne qui est en avant, le soldat qui va utiliser le clairon, okay? en passant, il n'y a aucun piston dessus, et il va jouer une mélodie. Ça veut dire qu'avec la même trompette, on peut donner différents sons, et on peut les donner avec l'intensité qu'on veut. Ça implique, je pense, que le sacrificateur, lui, doit être doit tourner sa tête pour le même son à tout le monde. Ça implique qu'il veut s'assurer que chacun a entendu, que chacun a bien compris que l'Éternel s'adresse à tout le monde. Donc, il va devoir sonner un son persistant, long, mais en même temps, qui est précis, et lorsqu'il va y avoir un rassemblement, c'est toujours la même fréquence. Vous comprenez? Donc, il y a une question de qu'il y a une routine qui s'établit dans le cœur ou dans la pensée du peuple. Il y a comme un point de référence qui est toujours le même. Vous entendez une trompette, c'est ce son-là, on va dire qu'il est long, mais qui est a une telle fréquence, je m'adresse à tout le monde. Vous comprenez l'idée? OK. Et ça sert pour convoquer l'Assemblée. On va aller dans un roi, je vais vous donner un exemple, on va aller dans un roi, 19 8 à 13 on parlera pas d'une trompette, mais on va parler de Dieu qui interpelle Elih à venir le rencontrer à quel mont à Horeb le même mont que Moïse a rencontré l'Éternel allez voir un roi chapitre 9 verset 8 jusqu'à euh, 19 excusez 1 roi 19 le verset 8 jusqu'à 13 Je commence commencer à 9, plutôt. Ah, non, excusez. Oui, oui c'est le verset 9, excusez. Là, au Mont-Horèvre, il entra dans la caverne, et et, et, Élie, et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. » Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, «Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y avait un fort vent et violent. Il déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure, doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit sauté à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre ces paroles, « Que fais-tu ici, Élie? » Ce que je veux vous faire remarquer, c'est quand Dieu interpelle Élie, comme quand Jésus a interpellé Jean, c'est qu'il l'amène à lui pour lui confier une mission. La mission qu'il va confier à Élie, c'est d'aller voir deux, euh, deux rois. Il va aller voir Azaël il va aller voir Éhoud. Un est roi de Syrie et l'autre, il va être euh, Élie ou nommé roi d'Israël. Et Dieu a une prophétie pour les deux rois. Mais après ça, ce qui va se produire, c'est qu'Élie va transférer, si on veut, la l'esprit de l'Éternel qui est sur lui, il va être transféré à Élysée qui va devenir son remplaçant. Et mais ça et ensuite ce qui se passe, c'est Élie est enlevé. Avec que Dieu qu'est-ce qu'il fait venir Élie C'est parce qu'il a une mission très particulière pour lui. Il a une mission spéciale pour lui. Et il va utiliser un temps où Élie, je vais dire, il est comme plus fragile où il a besoin d'être rassuré par Dieu. Il a besoin d'être d'avoir confiance que dieu va l'utiliser jusqu'à la fin de sa vie il a besoin de ça et dieu l'amène à lui et il va lui confier des choses très précises à faire mais ce qui est intéressant c'est que dieu ne va pas le faire là où c'était éclatant il le fait avec un il le fait avec un vin qui est doux un murmure doux et léger Ça va arriver parfois dans vos vies où vous allez lire la parole, ou euh, peu importe les circonstances que vous êtes en train de vivre. Là, ça va arriver dans vos vies où parfois vous avez l'impression que Dieu vous parle de façon sévère. où je dis il va tirer votre attention, puis il va vous montrer quelque chose de précis qui serait à corriger. Donc ça, c'est possible dans vos vies. Mais d'autres fois, Dieu va vous parler, ça va être comme... Il veut vous rassurer, c'est tellement... C'est tellement personnel, mais c'est tellement, en même temps, je dirais, il y a une joie qui vient dans votre cœur. Il y a une joie d'être assuré que Dieu est en train de me parler à moi. Il est en train de me dire des choses que que j'ai besoin de connaître, parce qu'il connaît mon présent, mais il connaît aussi l'avenir. Et ça, je vous je souhaite que vous viviez ça dans votre relation avec Dieu. Parce que c'est comme une touche personnelle de Dieu sur vous. Et, et, ça, et ça, ça nous entraîne vraiment à lui faire de plus en plus confiance. Mais ça nous entraîne en même temps à dire, « Peu importe ce qui va arriver devant moi, l'Éternel est avec moi. » Un peu comme on l'a lu dans l'autre étude ce matin. Dieu est avec nous. On n'a rien à craindre dans ce qui s'en vient. Mais parfois... Le son de la trompette, il va être plus caractéristique, mais ça va être avec éclat. Ça va être puissant et ça va être retentissant. Donc, pour convoquer les princes, il y a une seule trompette. Et là, ça doit être très, très, très significatif. Avec un son particulier, peut-être avec une fréquence ou une cadence très spéciale. Ça ne veut pas dire que c'est un son continu, mais ça pourrait être comme pour marquer, vraiment, c'est à vous que je m'adresse. C'est pas à tout le monde, ce n'est pas à toutes vos armées. J'ai besoin des douze princes qui se présentent devant moi parce que j'ai des instructions précises à vous transmettre. Donc, il faut, en fait, quelque part, dans la parole de Dieu, dans le langage que Dieu, lorsqu'il s'adresse à nous, c'est que parfois, il s'adresse à tout le monde. Parfois, il s'adresse à des gens en particulier. Comme dans le cas présent, c'est qu'il va s'adresser, il va convoquer seulement les princes. Parce que c'est à eux que Dieu veut s'adresser. Mais Dieu va s'en servir aussi avec les clats lorsqu'ils vont aller à la guerre. Rappelez-vous Jéricho. Oui? Non? On va le lire? Oui, on va le lire, pareil. Josué, chapitre 6. Donc cette fois-là, Israël est entré en terre promise. Donc allez voir Josué, chapitre 6, verset 1 à 5. Juste pour mentionner, pour montrer à quel point, lorsque Dieu a donné des instructions qui sont, on va dire, loin dans l'histoire d'Israël, il demande au sacrificateurs de jouer la trompette ou de sonner la trompette. Et là, on est dans, un, dans une période de conquête. Donc, Israël est en terre promise et il va faire le tour de Jéricho. Donc, euh, Josué, verset, chapitre 6, verset 1 à 5. Jéricho était fermé, donc c'est une, une ville qui est en canaan donc euh, du côté occident de du, du Jourdain et barriricadé devant les enfants d'Israël. en fait il était mort de peur. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'éternel dit à Josué, vois je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats fais le tour de la ville vous tous les hommes vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours. Sept sacrificateurs por porteront devant euh, porteront devant l'arche sept trompettes retentissantes. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne ou des trompettes retentissantes, quand vous entendrez le son de la trompette, Tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montrera chacun devant soi. C'est la même pratique. Cette fois-ci, c'est dans un contexte de guerre. Ce sont les sacrificateurs toujours qui vont sonner les trompettes, mais là, c'est un ton, un son vraiment éclatant, retentissant. De sorte que tout le monde qui est dans la, la forteresse l'entend. Et, et lorsqu'ils le font, qu'est-ce que fait l'armée? Le, Il crient à l'Éternel. Et ce, je, mon opinion personnelle, vous en ferez ce que vous voudrez, mais je pense qu'ils sont en train de proclamer la grandeur de Dieu. Parce que c'est lui qui les a conduits, c'est lui qui les amène là, et c'est lui qui leur dit d'avance qu'ils vont avoir la victoire. Et, et, et moi, à mon avis, c'est comme Alléluia, Seigneur. C'est à toi qu'appartient la puissance, l'autorité et la souveraineté. C'est à toi que ça appartient. Mais comme Jean, comme un Christian le lu tantôt, un jour, il va avoir une trompette pour nous, les croyants, les élus de Dieu. Et cette trompette-là, elle va venir du ciel. En fait, elle va venir, c'est l'Éternel qui va faire en sorte que du ciel, on va entendre une trompette. 1 Thessalonicien, 4, 15 à 18. Christian? Ça va être universel, ça va faire le tour de la terre. Oui. Tous les croyants la terre. En... Imaginez. Ouais. Imaginez, la, non, imaginez la grosseur du clairon. Ouais, mais... <rire> <rire> il y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? 1 Thessalonicien, 4. Même sur le l'a lu, on va le lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, donc pour le retour de Jésus-Christ, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archangé, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement ensuite nous les vivants qui serons restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles cette trompette-là une seule qui sonne elle est universelle Elle est pour tous les enfants de Dieu et c'est le temps et c'est la trompette du départ. C'est là où on décolle et c'est pas en avion. On s'en va rencontrer le Seigneur dans les airs pour être toujours avec lui. Et ce jour-là, il va arriver. J'en ai aucune idée quand, mais je suis sûr qu'il va arriver. Pourquoi Jésus le dit. un commentaire de Christian dans la salle pour ceux qui vont écouter plus tard peut-être, c'est que c'est aussi la transformation de tout notre être, c'est-à-dire notre corps. On va passer d'un corps mortel à un corps immortel. Un corps de... Incorruptible. Tu as raison. Vous allez voir ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15. Sonner de la trompette était très pratique, pour tous les jours et en toutes circonstances. Quand j'entends pas pratique, c'est que c'est utile, c'est très fonctionnel. Okay? Donc, et, et à chaque fois que les trompettes vont être utilisées, si on relie les versets euh, 9 et 10 dans, dans, nombre, dans Nombre 10, je vais les relier pour vous. et Regardez bien comment ça commence. N'oubliez pas là où on est. On est dans le désert. On est la deuxième année après la sortie d'Égypte. Le peuple n'a pas bougé encore. Et regardez bien ce qui est écrit. « Lorsque, dans votre pays, vous irez à la guerre contre les ennemis qui vous combattra. » Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que le mot « lorsque » veut dire? Voilà. Lorsqu'il commence la phrase par « lorsque vous serez dans votre pays », c'est que c'est certain que c'est là que vous allez être. C'est que Dieu donne longtemps d'avance, on va dire 40 ans d'avance, là où ils vont être tantôt. Et il leur dit « je vais vous amener en terre promise » et lorsqu'il utilise cette formulation-là, c'est que c'est certain qu'ils vont se rendre en terre promise. La même chose que c'est certain que nous, on, sera, on va être enlevé un jour. » Il dit, « Lorsque vous dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec Hitler, et vous serez présents au souvenirs de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes, dans vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant des, vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. » vous sonnerez des trompettes et elles vous mettront à souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. En fait, la trompette dans ces cas va servir non seulement à Israël. Lorsque les sacrificateurs sonnent, c'est non seulement pour moi ou pour le peuple pour se rappeler tout ce que Dieu a fait. Mais regardez bien l'autre aspect. Quand on parle de de se présenter, d'être présent au souvenir de l'éternel c'est lorsque lorsque Dieu entend les trompettes dans toutes sortes de circonstances là, autant dans des événements de guerre que dans des événements joyeux au début du mois par exemple lorsqu'ils offrent un holocauste là oubliez pas qu'il y a un sacrifice perpétuel qui se fait hein, à, à deux fois par jour ils offrent un agneau le matin puis ils offrent un agneau le soir mais même là dans les dans les commentaires que j'ai lu c'est que la trompette Elle est sonnée là, puis elle est sonnée aussi le soir. Fait que ce, que ça met, ce que ça dit à Dieu, ben, je parle pour lui, là, mais ce que ça lui dit, mon peuple, il m'aime. Mon peuple, il m'obéit. Et il se rappelle que c'est toujours son peuple. Fait que même lorsque nous on pêche, même que lorsque nous on désobéit, quand la trompette sonne, C'est comme on rappelle à Dieu, « Seigneur, te rappelles-tu te rappelles- tu que Jésus est mort pour moi? Te rappelles-tu que son sang a coulé? Te rappelles-tu que... » Ça, c'est mon langage à moi. Mais pour Dieu, c'est que lorsqu'il nous voit, il nous voit à travers son Fils. Et son Fils est parfait, irrépréhensible, peu saint, sans tâche. C'est comme ça que Dieu nous voit. Et lorsque nous, on porte l'âme l'Éternel, peu importe comment, lorsque vous le proclamez dans votre prière, par exemple, lorsque vous annoncez l'Évangile à quelqu'un, lorsque vous vous êtes euh, réveillé en pleine nuit, et puis il y a un chant qui vient dans votre tête, puis vous vous placez, vous, vous criez pas fort pour réveiller les enfants, mais vous vous mettez à chanter, chanter les louanges de l'Éternel. Lorsque vous marchez, que vous écoutez de la musique, et dans votre cœur, vous êtes en train de chanter, c'est la trompette qui sonne. C'est la trompette de Dieu que vous êtes en train d'utiliser et de ramener à la mémoire de l'Éternel, que vous êtes son peuple. Et lui, il n'a pas besoin de... il perd pas la mémoire, là, il n'est pas amnésique. Nous, on l'est, mais lui, il l'est pas. Il ne nous oublie jamais. On va aller lire deux chroniques 20, 20 27 à 29. Il y a un événement très particulier qui se passe dans deux chroniques 20 En fait, ceux qui suivent la, la formation le matin, vous allez devoir le lire, parce qu'il fait partie de vos lectures. En fait, c euh, si je me suis c'est que c'est Josaphat, si je me souviens. Ah, en fait, il y a trois nations qui se lèvent contre Israël et donc Moab et l'autre je pense que c'est euh, Amon Amon Moab les Ammonites les, et, et les Édomites trois nations se lèvent contre Israël pour le combattre et Dieu a dit à à, à Josaphat qu'il était pour avoir la victoire donc ils vont avoir la victoire et voici ce qui se passe c'est tous les hommes de Juda et de Jérusalem « Ayant à leur tête Josaphat, partir joyeux pour retourner à Jérusalem. »« En fait, ils ont eu une victoire totale. »« Et c'est l'Éternel qui a combattu pour eux. »« Car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. »« Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. »« Assez étonnant. »« La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays. » lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. La victoire, peu importe les victoires que vous avez dans vos vies, peu importe quelles elles sont, elles ont toujours pour source l'action de Dieu dans vos vies. Une victoire sur une mauvaise habitude, une victoire sur un péché, une victoire sur des paroles dites à la légère, C'est toujours une victoire que l'éternel a produit qui se passe dans vos vies sonnez de la trompette ça dit proclamer à l'éternel que c'est toi dieu qui est intervenu dans ma vie je, je reconnais que c'est sous ton autorité que je suis placé et c'est toi qui as décidé qui a pris qui m'a rendu conscient de ce qui se passait dans ma vie et qui veut me donner une victoire complète et c'est ça qui s'est passé dans le cas de, de du du royaume d'Israël, ou de Judas plutôt. En fait, sonner de la trompette était pratique pour tous les jours pour se rappeler. Pour se rappeler nous-mêmes le souvenir de sa présence. Matthieu 6 31 33 dit ne vous inquiétez donc point et ne dites pas comment mangerons-nous que, mangerons que boirons-nous de quoi serons-nous vêtus car toutes ces choses ce sont les payés qui les recherchent Votre Père céleste sait que vous en avez besoin cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus Notre centre d'intérêt c'est pas vraiment nos besoins physiques Je comprends qu'on peut être malade, je comprends qu'on peut avoir besoin d'aller à l'hôpital, je comprends qu'on peut avoir besoin de manger. Aujourd'hui, moi, je me préoccupe pas si je vais avoir du pain. C'est bizarre, hein? Nathalie nous en amène à toutes les dimanches. Il y a une boulangerie à côté de chez nous qui m'en donne le, le mercredi puis le jeudi, à, à tel point que j'en distribue. Il faut que je m'en débarrasse, mais je connais des gens qui en ont besoin. J'ai pas besoin de me préoccuper de ça, j'ai même pas besoin de me préoccuper de mes placements qui sont à la banque avec une compagnie qui gère mes fonds et qui et je connais pas leur état d'âme, je connais pas la situation avec le Seigneur, je ça, en fait, j'ai mis sans les mains de Dieu il y a, en 2004 j'ai placé mes argent là, puis le Seigneur, c'est toi qui me con... qui conduis dans ma retraite qui me donné la sagesse, je dirais, à cette époque-là pour choisir qu'est-ce qu'on devait faire. On a placé les fonds là, puis on dit "Seigneur, je ne veux pas m'occuper de résultat." En fait, le gouvernement m'a dit que je dois en avoir jusqu'à 90 ans. Est-ce que tu peux t'en occuper Parce que moi je suis pas un financier, puis je veux pas aller jouer à la bourse, j'aime pas ça. Mais mais vous voyez que est-ce qu'on a besoin de s'inquiéter pour des choses même je dirais quotidiennes dans nos vies. On n'a pas besoin de ça. Notre Dieu pourvoit à tous nos besoins, tous nos besoins. On va lire dans Deutéronome qu'Israël a été 40 ans dans le désert. Leurs vêtements ne se sont pas usés. Les souliers ne se sont pas usés. Ils ont jamais manqué de nourriture, ils ont eu de la manne tous les jours. Même que le sixième jour, il y en avait le double, le septième se reposait, puis il mangeait gratuitement. Mais on va voir que, dans pas longtemps, qui vont chialer pour de la viande. Pensez-vous que Dieu capable de leur en donner? Celui qui va prêcher, là, il va falloir qu'il fasse un dessin pour vous montrer l'épaisseur qu'il y en avait au sol et puis la distance qu'il y en avait par là. Ils en a eu assez queurés. Ça leur sortait par les narines, Est-ce que, est que Dieu a entendu, et pas la trompette qui est retentie cette fois-là, il a entendu une, une trompette qui pleurait. Est-ce que Dieu a répondu pareil? Oui, il a répondu pareil. Ça va nous arriver, nous aussi, des fois, de chialer après l'éternel. De dire que je suis pas content de telle affaire qui arrive dans ma vie. Passez-vous de le surprendre? Non, ça va même pas l'étonner. Mais à travers cette épreuve-là, il va leur apprendre sa fidélité. Il va leur apprendre que quand vous êtes le peuple élu de Dieu, Dieu va prendre soin de vous, individuellement et nous tous ensemble. Dieu capable de faire ça. Ce qu'on a vu, c'est que marcher avec notre Dieu se fait d'une façon collective. Lorsque les trompettes appellent, il parle à chacun. Lorsque Dieu parle, il parle à chacun. Lorsque vous lisez sa parole, c'est à vous que Dieu s'adresse. Lorsque j'ai étudié ce texte-là, c'est d'abord à moi que Dieu parle. Donc, il me demande à moi des choses pour vous. Mais il, il me fait comprendre en même temps ma propre situation et qu'est-ce que j'ai besoin d'enseigner. C'est ça que Dieu fait. Mais en même temps, c'est qu'il le fait pour nous tous, pour qu'on ait confiance en Dieu et qu'on sache que ce qu'il dit il va l'accomplir. C'est aussi qu'il marche avec Dieu, ça se fait de façon aussi caractéristique, c'est que Dieu parfois, il va nous parler avec douceur, il va nous parler avec persistance, un son plus prolongé, mettons que la, la même réponse pour revenir souvent. Mais il peut nous parler de façon aussi de façon plus forte. J'ai besoin de toi ici. Est-ce que tu vas m'écouter? Comme un ordre. Vous comprenez? Et ça, ça vient de Dieu. Et en même temps, c'est très pratique. Dans toute votre vie, les trompettes de Dieu, vous allez les entendre. La parole de Dieu, vous allez l'entendre. Ça fait... Moi, je suis venu au Seigneur en, en septembre, non, un mois d'août, 2018, euh, alors que je suis en train de rouiller. Hey, J'étais à Maragénie, qu qu'est-ce qu'il y a là? 1978, il y en a gros qui n'étaient pas vivants. <rire> mais, mais lorsque Dieu a interpellé ma vie, ça a été radical. Sa trompette, je l'ai entendu Mais depuis ce temps-là, je lis sa parole. Et je découvre encore des choses aujourd'hui qui m'émerveillent. Et ce que je disais à Alice tantôt, tu sais, des fois, quand je lis la parole le matin pas quand, mais les matins, c'est que je passe à travers des textes pour on dirait qu il y a des mots qui étaient pas là. Non, mais c'est vrai. C'est comme s'il y a des mots qui étaient pas là et tout d'un coup, il vient apparaître Mais mais ce que ça me fait, ça me donne énormément de joie. Et, et, et c'est comme si Dieu vienne me rappeler, j'ai ma parole est vivante, t'sais. elle est comme moi. Puis moi, je suis avec toi. Que je vais te parler tout le temps. Si, si tu sais m'écouter et que tu sais prendre le temps de venir t'asseoir avec moi, je vais te parler tout le temps. Israël a besoin de vivre ça avec l'Éternel. Il va vivre pendant 40 ans dans le désert à travers ses obéissances et à travers ses désobéissances. Et c'est la même chose pour nous dans nos vies. L'Éternel va nous enseigner tous les jours qu'on va s'asseoir avec lui, tous les jours qu'on va vouloir écouter sa voix, Il va parler fort, va parler doux, mais surtout, ce qui l'intéresse et ce qui sait, ce qu'il aime, c'est qu'on soit assis avec lui. Ça, c'est ça que Dieu aime, vraiment. Que ses enfants s'intéressent à lui. Jusqu'au retour de Jésus. Alors, célébrons sa, sa grandeur. En fait, sonner des trompettes. Proclamer son nom, parler de lui, jouer des trompettes. Souvenons-nous qu'il est avec nous. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand ça va mal, surtout, là rappelez-vous ce passage-là. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Claironner sa victoire, raconter ses exploits. Autant dans vos vies que dans l'histoire de l'humanité. Il y a des guerres dans le monde, hein? Les hommes voudraient bien solutionner tout ça. Moi, ce qui me rassure, c'est que le Dieu en qui je crois, il est en contrôle autre Mais il n'y a rien qui se passe qui n'est pas autorisé. Mais claironné sa victoire tous les jours de votre vie. La parole de Dieu, elle est utile. On le vit tantôt que la parole, la, la, la trompette que Dieu a donné À Jean, la parole qu'il lui a donné c'est pour la fin des temps. C'est pour ce que nous autres, on est en train de vivre, à partie, et c'est surtout pour ce qui s'en vient. Et l'Apocalypse, je vous ai donné un résumé déjà, que j'ai donné à quelqu'un d'autre aussi. L'Apocalypse, c'est une bénédiction pour l'Église, un malheur pour le monde. C'est un désastre pour le monde. Alors, si vous voulez que certains soient avec nous à l'enlèvement, il faut leur en parler. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous interpeller, Seigneur, euh, en nous, en, en, en nous par une trompette, quoi. Lorsqu'on ouvre ta parole, c'est toi qui te la rend. Et c'est toi qui nous, nous incites à rester avec toi, parfois un peu plus longtemps, parce que tu as encore quelque chose à dire. Alors, je te prie, Dieu, de donner à mes frères et sœurs ici le désir d'être avec toi tous les jours, de prendre du temps avec toi tous les jours. Et si leur horaire était vraiment chargé, Dieu, si c'est vraiment difficile de trouver, euh, je dirais, dix minutes dans leur horaire, mais Seigneur, donne leur un. Donne leur un au moins cinq. Pour ne serait-ce que de l'ouvrir, de, pas, de lire un texte dans une lecture continue qui va vraiment leur faire du bien et qui va leur rappeler ta présence, ta souveraineté et qui va leur donner la victoire pour cette journée-là, entre autres. Et merci, Dieu, parce que tu connais notre présent et tu connais surtout notre avenir et que notre espérance est dans ton retour. Seigneur, bénis ton Église, vraiment. Et nous ensemble lorsque tu parles à ton Église, qu'ensemble on soit conscient de ce que tu nous dis et qu'on ait aucun obstacle dans notre cœur qui nous empêche d'aller ensemble dans les projets que tu nous soumets, dans l'avenir que tu nous promets. Pour ta seule gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen.